www.unrocks.net yeah. Ouais! A... Le tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier avec ces vos merdes Tout à fond, J'ai une pêche les gars Ouh <rire> Bonsoir messieurs dames C'est Manu dans The Rocks Comme tous les lundis soir Ou presque de 19h à 20h30 Une émission spéciale ce soir Beaucoup beaucoup de spéciales en ce moment Mais c'est très bien Sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel Sur andshorox.net Et en rediffusion sur Zef Ablois Une émission spéciale griffe ce soir Ce duo fantastique euh, Qui nous livre son très très bel premier album Et eh bien c'est ce soir on en cause Hey, well, I'm and I can Mais avant ce, cette petite interview enregistrée euh, le jour de la sortie de cet album qui s'appelle Sœur d'Oranger, eh on va se passer un petit coup de cœur avec un groupe anglais punk qui revient et qui nous livre un très bon album. Il s'appelle Dune Rats, le morceau c'est Rat Bags et ça va être le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Donc installez-vous bien, on va commencer avec des guitares ce soir, une fois n'est pas coutume. C'est vrai que euh, ça fait du bien et il y aura quatre morceaux comme ça et puis après nous plongerons dans l'univers... Euh, sucré, acide et salé, un peu tout ça à la fois de griffes. Vous êtes dans The Rocks. voici le coup de cœur, ça s'appelle Dune Rats. D'abord il y a eu Dune Rats dans On The Rocks avec Ratbags et à l'instant c'était de l'énergie et de la mélodie et c'était français The Speeders avec You and I tiré de leur très bon album j'étais un peu passé à côté les sorties je crois fin 2025 très bon album de The Speeders une power pop un peu énervée à la française mais qui chante en anglais je vous conseille cet album on va continuer avec deux autres morceaux un peu dans le même registre voici alors ça ça date un petit peu ça date d'il y a quelques semaines on va dire mais je n'avais pas pu le diffuser pour emploi du temps un peu chargé dans C'est chose faite, voici Second Grade avec le morceau Teenage Over Population, un morceau qui rentre très très vite dans la tête. c'était Absolute Loser ils le disent eux-mêmes mais en tout cas ils savent faire des bons morceaux at the same time et juste avant c'était Second Grade avec Teenage Overpopulation ce soir je vous l'ai dit dans on The Rocks c'est une émission spéciale il y a des groupes comme ça dont on entend parler qu'on croise de loin mais la réputation ne cesse de monter et puis il y a quelques singles qui sortent et on se dit oh là là là ça ça va être très très bien c'est le cas du duo quasiment orléanais Griff de Tori à la basse et au chant et de Diane aux percussions et au chant également. Un mélange assez détonnant d'irrévérence et à la fois d'harmonie euh, euh, très très en place, de morceaux percutants et de cordes sensibles. Euh, elles ont œuvré dans pas mal d'autres groupes. On les a vus euh, jouer avec Mathieu Malon lors de la dernière tournée du dernier album et peut-être lors de la prochaine. Tori, je sais qu'elle joue avec Caméléon qu'on a reçu ici dans The Rocks. Eh bien, le premier album est sorti enfin C'était il y a quelques semaines de cela Et ils ont, elles ont pardon, toutes les deux donné un concert à l'Astrolabe Pour une release party le jour de la sortie de l'album L'album s'appelle Sœur d'Oranger Et c'est un très très bon album Qui m'a décidé de tendre le micro à, aux deux filles de griffe Dans les coulisses de l'Astrolabe avant le concert Et bien c'est ça qu'on va écouter ce soir on va, pardon, on va découvrir par la même occasion L'album en long, en large et en travers Et voici pour commencer un extrait de cet album euh, ça s'appelle euh, Girl Cut et puis après, euh, eh bien on continue avec euh, tout tout, tout, tout l'album et pas mal de petites euh, perles dans l'interview Salut, c'est Diane et Tori de Griff on est sur l'émission On The Rocks C'est tout du dernier album de griffe et du premier album de griffe c'est ce Girl Cut vous euh, voyez, tout ça, vous voyez, c'est très très bien, écoutez bien les paroles de cet album, euh, c'est à la fois réjouissant, sautillant, malicieux et en même temps ça dit ce que ça veut dire et ça le dit bien euh, j'ai eu donc la chance de rencontrer euh, Tori et Diane dans les coulisses de l'Astrolabe c'était il y a quelques semaines euh, et c'était le jour de la sortie de l'album et voici ce qu'elles m'ont dit Euh, donc je suis avec Griff dans les loges de l'Astrolabe dans cette grande journée, euh, sortie de l'album, concert release party, donc là c'est le gros truc. Bonsoir, je vous laisse vous présenter au micro parce qu'on n'a pas l'image. Bonsoir, je m'appelle Diane et je suis percussionniste et chanteuse dans Griff. <rire> Bonsoir, moi je m'appelle Tori, je suis bassiste et chanteuse dans Griff. Donc ce soir, soir spécial, euh, dans quel état vous êtes Euphorique, impatiente, un peu flippée Actuellement un peu flippée, on a beaucoup le trac et en même temps très enthousiaste, très hâte d'être au concert. Ouais carrément, tout à l'heure ça va être un peu la libération je pense, on a, on a très hâte et en même temps c'est la première fois qu'on le fait donc c'est toujours un peu stressant. Vous avez fait une, une petite résidence ici pour préparer C'est ça euh, On aura le droit à quelques surprises L'album dans l'ordre, pas dans l'ordre Qu'est-ce qui va se passer Il ah y a plein de surprises. <rire> on a fait une petite résidence à l'Astrolab fin janvier pour peaufiner le son avec notre ingé son Seb qui papote à ma gauche. <rire> Continuez de tapoter surtout, <rire> ne vous arrêtez pas. Et euh, des surprises évidemment, mais euh, mais on n'en dit pas plus, euh, même si ce sera passé quand l'interview va sortir. Mais euh, en gros, euh, on va avoir des petits invités sur scène et on fait plus ou moins l'album dans l'ordre pour répondre. Mm -hmm. Donc l'album sort aujourd'hui, euh, sort d'Oranger, il a été enregistré facilement. J'ai cru comprendre qu'il était né dans les miasmes et dans la fièvre, mais ah, est-ce est que l'enregistrement a été... Euh... À l'écoute, ça paraît très fluide. Euh, Est-ce que l'enregistrement a été accidenté, difficile ou tranquille Oui, euh, c'était surtout la composition, la création qui, a, qui ont été euh, jalonnées de, de, de grippe, finalement. Mais, euh, mais en vrai, l'enregistrement, c'était hyper, euh, ça a été fluide. En fait, On a cherché ensemble, et on a passé beaucoup de temps euh, à affiner euh, tout ce qu'on entendait un peu dans nos têtes. Et on a vraiment pris le temps de le faire. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on entend. Et on a cherché des trucs nouveaux par rapport aux musiques qu'on avait faites avant. Et je pense que le côté un peu euh, être malade pendant qu'on l'écrivait, ça a fait qu'on a gardé certaines choses qui étaient un peu euh, fiévreuses et je pense que ça donne un peu l'identité aussi de la vie. ma voix Pour te dire cela This is the one des chansons qui rentrent dans la tête euh, très très vite euh, et euh, très peu de moyens, euh, des percus, une basse et surtout des bons morceaux et des voix euh, à l'unisson, un, un son un peu saturé et des textes qui font mouche, c'est euh, l'énergie scénique de Griff qui est euh, répercutée sur l'album et ça marche très très bien. Alors il y a eu un morceau annonciateur de cet album, c'était le TGGC, euh, TGGC qui veut dire ta gueule gros con, morceau réjouissant que, que j'ai eu dans la tête pendant toutes les vacances de Noël, donc c'était un joyeux Noël et on en On parle maintenant. Alors ce qui est réjouit à, à, à son écoute cet album c'est qu'il est super varié, il y a une grande diversité d'humeur. Et euh, alors c'est assez rigolo, j'ai fait un petit un petit WhatsApp avec plein de gens qui participent au Quiz dans The Rocks. j'ai balancé la chronique de l'album et euh, il y avait le mot punk et ça, ça a enchaîné sur plein plein de gens différents qui ont dit mais est-ce que c'est punk pas punk Moi ce que je trouve génial sur cet album c'est qu'on a du mal à mettre une étiquette et ça pour moi c'est plutôt un bon signe c'est-à-dire que d'un morceau à l'autre on passe d'une humeur à l'autre est-ce que c'est une volonté est-ce que c'est venu comme ça ou est-ce que c'est une volonté de pratiquement de surprendre à chaque plage Moi je pense qu'à la base quand on dit punk nous c'est plutôt dans la philosophie de la démarche euh, genre euh, faire des choses là où on ne s'attend pas et là où on n'est pas censé les faire plus que dans le style musical et je pense que de manière générale Tori comme moi on en a rien à foutre des étiquettes musicales je crois que ça fait un peu chier tout le monde, à vrai dire. Mais euh, mais du coup, ça déjà, c'est pour répondre à l'étiquette punk. Et après, pour chaque chanson, euh, je pense que... Moi, je trouve que chaque chanson est un petit tube. <rire> mais c'est un petit peu abusé que ce soit moi qui le dise. Mais ce que je veux dire, c'est que elles ont chacune leur propre style. Et il y en a aucune qui est étiquetable. Et c'est à l'image de ce que nous, on essaie de représenter, euh, même en termes de, de messages. C'est qu'en fait, on s'en fout des étiquettes et de nommer les choses. Et c'est bien pour ça qu'on a un nom avec une faute d'orthographe, quoi. Voilà. Moi, j'allais juste ajouter que il y a ce truc où chaque chanson on a essayé d'aller au, au bout de l'idée qu'on avait euh, musicale qu'on avait, et du coup, on ne s'est pas trop posé la question de ah oui, est-ce que ça va bien avec les autres Est-ce que ah, on est bien toujours dans le style qu'on avait dit qu'on ferait Et du coup, juste, on est fidèle, euh, peut-être juste à cette espèce d'intuition et de spontanéité qu'on qu a nous dans l'écriture, mais on est fidèle à peu près qu'à ça, je crois. Il y a tellement d'habitants dans cette poubelle. Il tellement d'habitants dans cette poubelle. Tu devrais la fermer, ta grande poubelle. Tu devrais la fermer, ta grosse pou -pou poubelle. griffes à l'instant avec le tube de leur premier album, TGGC, euh, on a tous envie de beugler ça souvent quand même, et eh bien voilà, elles nous font du bien, elles le font pour nous, euh, merci à elles, l'album s'appelle Sœurs d'Oranger et on les retrouve en interview dans les loges de l'Astrolabe. Une des grandes forces aussi c'est d'être à la fois revendicative et légère, c'est-à-dire que les messages sont clairs euh, et en même temps euh, les enjeux sont clairs mais l'approche est toujours un peu décalée, un peu... Un peu métaphorique, un peu... Et je trouve ça humoristique. Et je trouve ça d'autant plus efficace. Est-ce que... Voilà, comment, comment ça vient ça, Quand vous abordez un thème, voilà, ta gueule gros con, on voit très bien de quoi ça parle. Et en même temps, est-ce que vous vous dites on y va vraiment frontal ou on décale ou, ou ça vous vient naturellement Moi, ouais, j'allais dire que ça nous vient naturellement, mais peut-être on est... Ouais, peut-être on aurait des réponses légèrement différentes là-dessus. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a un peu des évidences et nous, on a tendance à aller euh, justement les chercher pour... Euh, parce que ça nous rassemble et parce que ça nous donne envie aussi de le défendre de sur scène d'une manière hyper euh, euh, radicale. Mais euh, peut-être tu T es d'accord Oui, grave. <rire> pas du tout. <rire> non, non, mais euh, on s'est littéralement dit, il y a genre deux ans, on répète, qu'on avait envie d'être frontal Et c'est le jour où on a fait « Ta gueule, gros con » pour la toute première fois. On a dit qu'on avait envie d'être frontal Donc il y a une réponse évidente à ça, c'est qu'on a envie d'être frontal Et en même temps, pour parler des répètes qui sont le noyau quand même de la création de ça... On se tape des énormes barres et <rire> on rigole de ouf. Et je pense que c'est une manière d'avoir du second degré, quoi, de décentrer le sujet. Et ça permet aussi d'avoir un autre regard sur le sujet en question. Genre le ta gros con, je pense qu'il peut être pris de plein de manières différentes. C'est pas que pour les gros cons. Quoi. Enfin... Et du coup, c'est à l'image de ce qui nous arrive. On a envie d'être très frontal. Et en fait, après, on se tape des grosses barres, notamment parce qu'on est, je pense, assez pudique et timide. Et du coup, ça finit par donner un message dont on espère qu'il a le plus de niveau lecture possible quoi donc c'est trop cool quoi c'est hyper fructueux comme comme écriture de message voilà le bois fut un morceau annonciateur de l'album de Griffes, mais ne figure pas sur cet album, il figure sur le EP précédent. Mais ce fut une, dé une déflagration qui nous a donné envie d'avoir la suite. Et la suite, on n'a pas été déçu, c'est l'album Sœur d'Oranger, avec un titre qui donne le nom à l'album, Sœur d'Oranger, qui est un très très beau titre sur la sororité en particulier et au sens large. On va écouter ce titre, mais on en parle juste avant avec les deux membres de Griffes. Il y a du frontal, il y a du rentre dedans, mais il y a aussi euh, de l'émotion. Le titre qui donne le nom à l'album, Sort d'Oranger, est très très beau, très beau titre. Et euh, est-ce que vous avez des sœurs chacune Est-ce que est -ce, ou alors qu'il y en a une qui a une sœur et qui a emmené l'autre dans le morceau ou quoi Ou est-ce que c'est un morceau sur votre relation vous à toutes les deux ou les deux C'est tout ça à la fois. On a chacune une sœur, petite sœur, grande sœur. Je crois qu'au bout d'un moment, ça a plus trop d'importance euh, qui est née la première, mais on a chacune une sœur. Et, euh, et nous, là, en ce moment, on dit qu'on est sœurs de la musique parce que c'est quand même ce que ce projet a, a créé. quoi. Et puis, on a plein d'autres sœurs, genre les amis. Euh, et, euh, et voilà. <rire> je sais pas trop le début de cette chanson, c'était... Euh, J'ai l'impression... Euh, on avait parlé du fait que... Je crois que ça partait de la main verte et de ce truc de se rendre compte que... qu'en fait, on avait parfois du mal à faire pousser les fleurs chez nous et les, les plantes chez nous et que ça mourait tout le temps. Bon, après pour des raisons variées parce que par exemple l'habiter en rue de chaussée, ça n'est pas souvent mais que euh, moi je disais ma sœur <rire> ma sœur elle a euh, elle m'a trop euh, débloqué un truc là dessus et du coup on a fait une espèce de grand lien entre ça et aussi euh, le, les odeurs qui sont un affect hyper important et toute es cette espèce de beauté qu'on avait envie de mettre en avant et en fait c'est un, un, un titre qui est devenu super doux et ça nous a ça nous a apporté parce qu'on c'était un truc qu'on s'est dit qu'on avait envie de d'assumer aussi voilà Ma sœur pourrais-tu me dire tout ce qu'il y a à savoir sur les fleurs J'ai creusé la terre j'ai plongé mes mains mais je reste sans savoir Oh, ma sœur Quand j'ai peur, c'est toi que j'appelle. Tu es loin, mais j'entends ta voix. Quand je pleure, tu es près de moi. Quand je chante, tu chantes avec moi. La seule amie qui parle sans m'est Pour toute la vie depuis que nous sommes amenés sans réfléchir, je ne voudrais sûrement pas d'enfant, mais tu es mon ami. S il a catalogué Griff. Et comme je le disais c'est plutôt un bon signe. On peut des fois y entendre effectivement des choses un peu punk. On peut penser à des textes un peu décalés à la Brigitte Fontaine avec un son parfois à la Presidents of USA. Il euh, y a un peu de Camille aussi des fois. Il y a un peu de Brigitte dans les harmonies mais tout ça a leur sauce à elle avec leur vitalité et avec leur plume. Euh, et puis surtout euh, cette réputation scénique qui les a précédés. On va se diffuser un morceau euh, qui euh, est assez symptomatique de l'album de Griffe, c'est-à-dire que ça paraît drôle, amusant, léger en premier abord. Et puis quand on écoute un peu les paroles et qu'on file la métaphore, et eh bien on se rend compte que ça dit un peu plus de choses et que c'est profond. Euh, on retrouve Griffe en interview. C'était le jour de la sortie de leur album spécial Griffe ce soir dans The Rocks. C'est une vraie déclaration d'amour, cette chanson. Euh, et vous disiez être timide. Est-ce que c'est plus facile de dire des choses voilà, derrière un micro et avec une chanson que, que vous le dites dans la vie C'est un moyen aussi Pardon, ma, ma sœur m'appelle. Est-ce qu'on décroche Mais c'est un truc de ouf. Il vient justement. Bon, au mais non, non, je pense qu'on est. C'est une très bonne question parce que je pense qu'on est deux personnes assez timides et introverties et que par la musique, on exprime des trucs plus frontalement qu'on l'oserait en vrai. Et en même temps, on est aussi toutes les deux très cash dans la vraie vie. La musique, ça permet ça. Et je pense que, enfin, en tout cas moi, alors c'est vraiment très personnel, mais moi ça me permet de dire ce que j'ose pas forcément dire autrement. Donc euh, oui, oui, très clairement, c'est pour moi, c'est ça me donne de l'accessibilité quoi à des messages d'amour. Mais je sais pas trop c'est ton cas là. Je vais vraiment parler à mon. Moi, j'ai l'impression que ça, comme c'est une chanson, il y a une espèce de, il y a toujours tellement le niveau de lecture dans la musique et dans les chansons en particulier euh, que du coup ça permet de dire des choses qui sont peut-être un peu à côté de ce qu'on aurait dit vraiment. Mais en fait, ça, ça rajoute une espèce de profondeur au, à ce qu'on ressent vraiment. Et ça, ça les emmène sur un autre terrain. Et je trouve que ça, c'est hyper beau. Virginia, abandonnée sur une aire d'autoroute. Virginia, attachée au pilier sur une aire d'autoroute. Un camion, to Feel Virginia Woof s'est tiré du dernier album des Griffes qui sont ce soir en interview dans The Rocks, de la percussion, de l'humour, mais aussi de la douceur, messieurs, dames. Et oui, il y a du tout sur l'album de Griffes. C'est pour ça qu'on en parle ce soir dans The Rocks, parce qu'il est vraiment, vraiment réjouissant, cet album qui s'appelle Sœur d'Oranger. On retrouve le duo dans les loges de l'Astrolabe. Alors la sororité entre vous, elle est là aussi. On la retrouve dans les harmonies vocales qui sont vraiment super chouettes sur l'album. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment précis où vous avez senti que vos deux voix matchaient je saurais pas dire exactement un moment mais j'allais j'allais répondre qu'il y a eu un moment où on a commencé à se mélanger nos... on n'arrivait plus à se reconnaître exactement qui chantait quoi, que ce soit en enregistrement ou même dans la vraie vie vue... ouais, où on se reconnaissait pas et où, du coup on avait plus l'impression d'être dans un, dans un, ouais, dans dans, de la voix et en même temps on savait plus qui faisait quoi et, et ça c'était euh... je sais pas exactement quand c'était finalement mais c'était euh... je pense quand, quand on s'est trouvé vocalement Euh, et maintenant c'est marrant parce qu'on fait un chemin un peu inverse où au début on a vachement essayé de tout mêler et d'être une espèce de matrice à deux voix et maintenant on essaye aussi d'avoir chacune euh, sa voix à certains moments et je pense que par ouais sur cet album-là parce que sur Grand Galo, notre EP précédent c'était presque pas le cas donc euh, c'est aussi une recherche qu'on a faite Kineco girl, elle en a partout, c'est mané qui girl, je l'aime un peu, beaucoup et je l'embrasse partout, elle a des tatouages, c'est mané qui girl, elle en a partout, c'est mané qui girl, je l'aime un peu, beaucoup et je la baise tout, tout Un portrait de Johnny Hallyday, tatoué sur wahou, le mollet pour ne pas l'oublier. RIP, le prénom Merlin, tatoué sous le sein parce que son ex est un gourou. Je suis pas jalouse. Sur le majeur gauche, wahou, le symbole j'ai c'est con car elle est wahou, verso. Mais elle s'en fout dans le dos. C'est pas beau, c'est pas <méněji> un plateau de jeu de go. Ça peut toujours servir Elle a des tatouages C'est Manekinéco Girl Elle en a partout C'est Manekinéco Girl Je l'aime un peu, beaucoup Et je l'embrasse partout Elle a des tatouages C'est Manekinéco Girl Elle en a partout C'est Manekinéco Girl Je l'aime un peu, beaucoup Et je la baisse tout doux Miaou miaou ou, juste à côté d'un loup et une girafe qui mange des choux car son tactoire est fou Un 4 à l'envers à côté d'une chimère parce que ça lui rappelle sa mère Carpédiem, tatoué sous wow, wow, les aisselles wow, Parce qu'on n'a wow, qu'une wow, seule vie Putain, wow, elle me wow, l'a dit wow, La tête wow, de Bouba wow, Sur wow, le corps de Bouddha, Le wow, tout wow, dans le creux de wow, son wow, cou wow. Quoi Elle a des tatouages C'est Manikinico Girl Elle en a partout C'est Manikinico Girl Je l'aime un peu, beaucoup Et je l'embrasse partout Elle a des tatouages C'est Maneki Neko Girl Elle en a partout C'est Maneki Neko Girl Je l'aime un peu beaucoup Et je la baigne tout doux Une citation sur ah, oh, oh. le temps qui passe, est ah, oh, oh, oh. sur son front parce qu'elle ah, oh, oh. a plus de place Son ah, code ah, oh, de carte bleue, tatoué ah, oh, oh. sur les cheveux, son numéro ah, oh, oh, de sécu, tatoué ah, oh, oh. sur son Elle a des tatouages, c'est mané qui elle en a partout, c'est mané qui n'écogue, je l'aime un peu beaucoup Et je l'embrasse partout Elle a des tatouages, c'est mannequin Nico Girl, elle en a partout. C'est mannequin Nico Girl, je l'aime un peu, beaucoup et je la baise tout doux. Et je la baise tout doux. Akalanto, tiré du dernier album de Griff, qui pouvait parfois évoquer Dom Lanena, ce morceau, et puis juste à l'instant, c'était le Maneki Neko Girl, ça devait arriver ça, Maneki Neko Girl, qui lui figurait sur le EP précédent. Ce soir, nous sommes en spécial Griff dans On Rocks, et on va parler un peu de collaboration. Euh, alors, euh, je l'ai dit au début d'émission, les deux membres de Griff, Tori et Diane, ont accompagné, euh, de façon un peu... Un peu plus retirée, un peu plus discrète, Mathieu Malon lors de sa dernière tournée. Je ne vous raconte pas le, le talent au mètre carré, Mathieu Malon, David Feknam et les griffes sur une même scène, c'est quand même pas mal. On retrouve donc les deux filles de Griff en interview. C'est une spéciale on the Rocks. En tant que Griff, votre réputation scénique vous précède et vous envoyez. Ouais, si si. Bah, je vous mets la pression pour ce soir. Mais euh, par contre, vous, avez, vous êtes sur d'autres projets. Vous avez accompagné Mathieu Malon sur sa dernière tournée. Euh, et là, vous êtes plutôt plus discrète sur scène. Est-ce que dans ces moments-là, vous vous freinez quand vous êtes derrière Mathieu, par exemple, avec Camélon Je crois que tu joues aussi. avec ouais. Ou est-ce que est-ce que est-ce que c'est naturel ça voilà de, de, de cette, cette petite réserve quand vous êtes de derrière les autres moi, euh, moi c'est une place que j'aime beaucoup être un peu derrière comme ça et, euh, et, et porter quelque chose mais sans être sur le devant de la scène je pense que c'est d'ailleurs ma place euh, euh, la plus intuitive je pense c'est justement me mettre au devant de la scène qui me demande un petit effet il ouais, y a un truc de timidité et de... Et ouais, il y a deux places à prendre qui est pas du tout euh, naturelles et qui est super cool à faire avec euh, Diane en particulier, parce que du coup c'est très équilibré. Il y a une espèce de, on, on le prend à deux quoi. Et euh, je pense que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas de projet solo dans lequel j'ai un groupe derrière moi. Ce serait un peu un cauchemar. Mais bon, qui sait On peut évoluer. Moi, bon. pour ma part, c'est ça. Diane. Moi, je sais pas trop. Moi, je trouve que c'est. Euh... Moi, j'aime toutes les places et je sais pas. J'ai pas assez de recul pour répondre. Mais, euh, mais je trouve que toutes les places sont chouettes et, et je trouve que c'est hyper euh, agréable euh, en tant qu'humain quoi de se rencontrer et de voir qui a envie de prendre quelle place et je pense c'est pour ça que notre duo il, il fonctionne bien, c'est parce que ça on le gère bien toutes les deux euh, et il y a d'autres projets où on se pose moins la question et ça dépend des projets, du coup ça dépend des humains et du coup enfin c'est pour dire un truc très global qui est que c'est trop cool de bosser avec des chouettes humains humaines Et que c'est ça qui détermine tout le reste, j'ai l'impression. Vous me confirmez que Mathieu Malon est sympathique, c'est ça ouais. Tu es en train de me dire ça Mince Doit coincé dans le casque. <rire> Ça n'arrive quand même pas souvent, c'était Mathieu Malon, tiré de son dernier album en date, car un album tout chaud ne devrait pas tarder. à arriver. c'est bien parce que c'est toi qui est pour moi le tube de cet album. On retrouve euh, Griff dans les loges de l'Astrolabe pour cette euh, suite d'interviews sympathiques. Tori, euh, basse, chant et Diane, euh, percussion et chant également. Est-ce que vous, il vous arrive de vous surprendre l'une l'autre sur scène Est-ce que vous cherchez ça, d'ailleurs ah ouais Bah, <rire> J'ai l'impression que oui. Moi, j'allais dire oui. Elle vient de me chanter. <rire> C'est ça. C'est Alors... tout le temps comme ça, chez nous. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'on le cherche un peu dans le sens où euh... on a besoin de... Enfin, je sais pas, on a une espèce de liberté dans le jeu et dans le jeu, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le jeu avec le public d'avoir une espèce de liberté et du coup là ils se nichent mais en fait je pense à mannequin Neko girl par exemple on l'a fait de plein de manières différentes, il y a plein de chansons comme ça où, où en fait elles évoluent avec le temps et en fait ça c'est comme s'il y avait des, à des petits moments où on se rajoute des petits grains de sable et en fait ça, ça... j'ai l'impression que ça fait partie intégrante du truc après ce soir j'espère qu'il n'y aura pas trop de surprises parce qu'on n'est pas allés à l'aise à 100% je dirais, je suis d'accord et je dirais, on adore se faire rire genre vraiment on répète comme je le disais, c'est la base Et du coup, en concert, on adore se faire rire. Je pense que c'est une très belle manière de se surprendre et de se procurer de la joie. Uh -huh. yeah. oh, yeah. J'aurais aimé être chanteur de country Je me serais appelé is Johnny tiré du dernier Johnny J -O -N tiré du dernier album de Griffe G, G R I F E. Et oui, dans The Rock, c'est comme ça. On continue avec cette interview. J'accélère un petit peu. Je ne parle pas trop parce qu'on a encore quelques belles choses à entendre et quelques beaux extraits de cet album de Griffe. Non, c'est la spéciale ce soir dans The Rocks. Votre musique, c'est un minimum de moyens pour un maximum d'effets. Vous avez pas énormément d'instruments. Vous n'avez pas énormément d'instruments sur scène. Est-ce est est que des fois vous avez eu des envies ou pour la suite d'étoffer? d'apporter d'autres instruments une réponse, une réponse. Bah Justement, euh, là, pour la sortie de l'album, nous avons euh, un nouveau membre dans l'équipage, en plus de la basse qui déjà sort sur deux amplis, et du tome basse qui est super. <rire> <Parlez -t 'en. rire> euh, on a une petite machine qui lance euh, des séquences. Donc, euh, on commence à s'étoffer. Et, euh, et je pense qu'on tient à notre minimalisme. Mais on envisage comment on peut... Euh, l'upgrader mais de manière quand même toujours très très sobre et éthique quoi que ça reste très griffe quoi moi je nous vois un peu comme des petites tortues et il faut qu'on arrive à tout porter sur nous pour se déplacer pour aller en concert mais ça c'est notre limite je pense que du coup on n'aura pas non plus de, trop de trucs ouais. on aura des petites tortues <musique> That, uh? really my creux and ici ma maison je bâtirai à travers le cours. j'ai jeté mon creux c'est ici que ma maison connu ce morceau de griffe qui n'est pas de griffe, mais c'est une reprise à leur sauce. On a l'impression que c'est un morceau qui leur appartient. Et pourtant, c'est un morceau de Bjork qu'elles ont, qu ont repris. Un morceau qui était beaucoup plus apaisé, avec beaucoup de violons au départ, et encore Song. Et la reprise est vraiment, vraiment réjouissante. Quelles sont donc leurs influences Bjork, certes, mais pas que. On en cause maintenant, dans The Rocks, dans cette spéciale griffe. Est-ce qu'un un artiste ou un groupe que vous, qu'on va diffuser ce soir dans l'émission, que vous aimez en commun, vous vous retrouvez dessus et vraiment euh, vous adorez Vas-y, ah, Moi, j'allais dire, euh, Tori m'a fait découvrir. Elle s'appelle Róana Molina. Donc Róana se crée avec un J. J'ai écouté ce matin euh, et euh, Tori m'a fait découvrir et, et c'est formidable et, et on aime beaucoup écouter. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste que l'une aime et que l'autre vraiment Supporte pas. Ah ouais, je crois pas. Bon, je pas. Je crois pas. Franchement, on est plutôt accordé. Euh... Alors peut-être on surkiffe pas les mêmes choses, mais il n'y a pas de choses. Il y a pas de, euh... de grands désaccords profonds. <rire> de Griffe ce soir dans The Rock, c'était Juana Molina, euh, un petit morceau que j'ai découvert, merci à elle, merci à Griffe et merci surtout pour leur album, qui s'ouvre sur le seul morceau en anglais qui est peut-être un de mes préférés de l'album euh, percutant, vraiment nickel pour commencer l'album, et d'ailleurs il n'y a pas moi qui l'aime, euh, je crois que les membres de Griffe l'aiment bien aussi, ce morceau, il s'appelle Fake It. Si vous deviez choisir chacune un morceau de l'album, comme carte de visite pour un auditeur ou une auditrice qui connaît pas du tout l'album qu'il découvre ce soir dans l'émission Alors, ils sont tellement variés, il y a tellement d'ambiance que ça va être pas facile, mais... Non, mais c'est que moi, je vais dire... Mais je pense que voulu dire le même, mais moi, je vais dire « fake it <rire> », genre le premier. Absolument. Ok. <rire> euh, oui, le « seul » en anglais, c'est vrai. Mais euh, je pense c'est mon cerveau, c'est parce que c'est le premier. Mais euh, je trouve qu'il est très introductif. Et euh, il a soit vraiment un truc d'affirmation, de, de confiance en soi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous arrive dans le griff, quoi. On, on essaie de, de se donner confiance en nous. Donc voilà, moi, je dirais ça. « Can you make it? j'allais dire euh, je peux je peux dire le loup peut-être parce que c'est un morceau hyper fort pour nous auquel on tient beaucoup euh, qui a une place très importante euh, ouais dans, dans nos cœurs dans l'écriture et dans même dans on a un peu créé aussi l'album autour parce que c'était un des morceaux euh, vraiment ça fait longtemps qu'on veut l'enregistrer qu'on veut le finir et et, et... Et là, on a enfin réussi. Et, euh, et du coup, oui, il est en Français. Il est plus, euh, il est plus doux quelque part, mais il a une espèce de rage en lui qui je, qui dit beaucoup, je trouve. Oui, oui, mais il a une espèce, enfin, dans la couleur, en tout cas, de prime abord, ça, ça, ça dénote. Enfin, ouais, c'est assez différent. Mais ouais, je pense que est complètement. Le loup est dans la your love C'était le loup, et justement c'était cet qui tirait du dernier album de Griff et premier album en date de Griff, qu'on va, qu va retrouver pardon, une dernière fois dans l'émission On The Rocks. Euh, merci à L2 d'avoir joué le jeu, euh, peut-être qu'un jour les deux de Griff, Diane et Tori, viendront chroniquer dans les spéciales quiz, c'est dans les tuyaux, on attend ça impatiemment, peut-être avant cet été. Je vous tiens au courant. Vous êtes dans The Rocks, toujours, et voici la dernière partie de l'interview réalisée dans les loges de l'Astrolabe. Un petit coucou à tous les membres de l'Astro, c'est parti. Dernière question, est-ce que vous voyez ces concerts-là que vous préparez comme évolutifs Est-ce qu'ils vont bouger à chaque fois Est-ce que ça bouge Ou est-ce que vous avez envie de proposer quelque chose qui un début, un milieu, une fin, une narration ouais ça va bouger, ça va, ça va évoluer, ça va mûrir, et je pense que c'est aussi... C'est ça qui est super fun pour nous, c'est de, de le voir évoluer sous nos mains, enfin qu'on le travaille, qu'il soit vivant et que là c'est le premier d'une longue série. Mais euh, je pense que c'est hyper intéressant pour nous comme pour le public et pour qu'on reste aussi euh... Autant fraîche et spontanée tout le temps qu'en fait, euh, les choses, elles, elles évoluent avec nous. Puis je pense même nous, au fur et à mesure, on, bah, on grandit en faisant ça. Donc euh, les choses changent. Il y a des paroles qu'on change parfois. Enfin, des petits trucs, quoi. Bah, elle est précieuse, cette fraîcheur. En tout cas, ça nous fait du bien. Super album. Donc à ce soir. Bon concert. Et Griff avec Petite Patte dans The Rocks. et puisqu'on était dans la douceur on va conclure l'émission avec le nouveau single d'Augusta que j'ai eu la joie et l'honneur d'interviewer et de recevoir également dans The Rocks. pas d'album encore pour Augusta mais à chaque fois des pépites de single, alors là c'est euh, moins surprenant que Griff mais c'est tout, tout autant merveilleux, euh, c'est de la folk avec une voix et vraiment une interprétation qui terrasse, et je ne suis pas le seul, puisque Adam Wood est également très très fade. Vous pouvez retrouver cette émission d'ores et déjà sur ontherox.net, alors pas l'émission en entier, mais l'interview avec les morceaux, et pas mes blabla d'avant, d'après et de maintenant, euh, sur ontherox.net, donc dans l'onglet émission spéciale vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'intégralité de l'interview de Griff, pas d'émission la semaine prochaine, retour dans 15 jours, avec une émission spéciale encore une fois, si tout va bien avec l'interview d'Elizowé et un morceau live qu'il aura la, la bonté de me faire lors de son passage à l'Astrolab la semaine prochaine. On termine donc l'émission avec Augusta et son dernier single. Ça s'appelle After, « After Taste Et comme d'habitude avec Augusta, c'est une petite merveille. Bye bye, ciao, rendez-vous dans 15 jours avec une émission spéciale Elizowé. C'était On The Rocks, bonne nuit. do Vasco Da Costa, sim, mas se costuma tirar pontos, não estou a dizer ao Porto, ao no Benfica, ao no Sporting, no Benfica, então, o Moreira de Córdons é sempre um cabo de trabalhos e sem ganhar 4-0. Se não me estou em erro, 4-0 ou 4-1. Sobretudo em casa um, é muito difícil, e sobretudo em casa é muito difícil, mas isso não tem sido, não obstante dizer, e queria dizer isso, e realçar, já disse, que gosto muito do, do treinador do Vasco Tedo da Costa, embora também me tenha parecido que ele, no início, antes do jogo, aliás, fez tantos elogios ao Porto que dá-me ideia contribuiu um pouco para que os jogadores do Moreirense tenham ido ao, ao dragão já um bocadinho intimidados. mas mas como Eu acho muito interessante essa, essa declaração do, do Vasco-Poteiro da Costa, porque não é muito normal os governadores assumirem isso, que disse que ele próprio estava a aprender, não é? ele próprio precisava de aprender que, juntamente com os jogadores a estar nestes jogos. Eu acho que essa é o princípio de qualquer pessoa inteligente e que vai vai longe, é a humildade. Portanto, vitória justa do Porto, nada a dizer. Quanto ao Sogarda, eu acho que o Porto é favorito.